Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala On commence maintenant le cours numéro 6, dans la lecture du tafsir de l'imam al -Rahman al rahimahullah et euh, je, sais, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez déjà que euh, Cheikh Sa'adi c'est le Cheikh de Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Utaymin c'est un des Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Utaymin et un des élèves de Cheikh, de Cheikh Sa'adi donc euh, c'est un d'entre les grands ulama et comme j'ai mentionné dans plusieurs, euh, dans plusieurs fois et dans le cours j'ai mentionné à plusieurs reprises que Euh, le, une des particularités du Cheikh c'est qu'il aime beaucoup euh, lire les livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah comme la plupart des ulama -Sunna, qui sont venus après le Cheikh Ibn Taymiyyah, ils aiment beaucoup les livres de Ibn Taymiyyah euh, mais le Cheikh Asadi As en particulier il a euh, pris beaucoup de, du style même dans sa façon d'écrire il a pris beaucoup du style de l'Imam Abdul Qayyim et de l'Imam de son chef Ibn Tayyia. donc euh, il résume beaucoup les choses et clarifie les choses en même temps de, avec des termes et des, des explications simples et claires mais en même temps euh, il y a quelque chose de très euh, particulier dans son tafsir c'est ça justement qu'il rentre dans les questions de Aqidah et euh, il les clarifie selon la position de al Sunnah et de la Aqidah des salaf Et euh, c'est vraiment bénéfique. Donc, j'aimerais revenir au verset qu'on a commencé à expliquer, ou qu'on a dit à terminer même d'expliquer, qui est le verset euh, 22, ou non 23. Non, le verset 23 dans Surah Az-Zumar, Al euh, lorsque Allah subhanahu wa taala dit, Allah nesla ahsana al-hadihi. أحسن الحديث كتاباً متشافهما ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك الله يهدي به من يشاء ومن يضل فما له من هاد. Donc ça c'est ce qu'on a expliqué à la de l'Imam de ce, ce verset que j'aimerais euh, traduire en même temps Inch'Allah donc euh, l'imam Ibn Kathir et là je le lis de, du résumé du, de l'imam Cheikh Ahmed Shakir Ahmed Shakir il a un, un résumé, un de euh, Tafsir Ibn Kathir qui s'appelle Umdat al-Tafsir et puisque Cheikh Mohamed bin Hadi Al-Madkhali a mentionné que Euh, cet afsir était le meilleur mortaçeur qui existait, selon ce qu'il a d'après tous les euh, résumés qu'il a trouvé de Ibn Kathir, il a trouvé que c'était le meilleur. Donc j'ai décidé donc de, de m'y repérer et effectivement bon, il ressemble beaucoup à l'autre qu'on utilisait avant, mais il euh, y a des avantages dessus. dans celui-là. Alhamdulillah. Donc, euh, en particulier, j'aimerais lire l'explication du cheikh lorsqu'il dit, euh, lorsqu'il explique le verset 23 quand Allah a dit ce qui signifie Allah, fait, Allah a fait descendre les plus beaux récit, le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Donc, c'est comme s'ils ont la chair de poule. Hein Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. C'est cette partie-là en particulier que j'aimerais clarifier et lire les propos de l'imam Nouqafir ici quand il parle de ce point-là dans le verset. Donc il dit وَقَوْلُهُ تَقْشَعْلُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَوُنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من والخوف. Donc, Imam Bukhārī így, lorsque Allah les ceux qui leur Seigneur frissonnent, cest la chair de poule à Hein? Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah Donc euh, l'imam Moukazir le dit, ça c'est la description des gens de la piété, des gens du bien Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, Al-Jabbar, celui qui est tout puissant Al-Muhaymin, celui qui est, qui est contraignant, qui est au-dessus de tout Al-Aziz Euh, يعne, le Tout-Puissant, Al-Rafar, le pardonneur. Donc, c'est des, des attributs et c'est des noms d'Allah que le cheikh mentionne. Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, Al-Jabbar, Al-Muhaïmin, Al-Aziz, Al-Rafar, euh, et y a à cause du fait qu'ils ont compris de ces versets-là, qu'est-ce qu'ils qu qu contiennent comme menace, comme promesse, euh, et comme euh, parole qui inspirent la crainte, et qui donne la crainte aux croyants, hein, et les différentes menaces de l'enfer, pour ceux qui désobéissent à ses ordres, et eh bien, les croyants, ils ont la chair de poule quand ils entendent ça. Et ça, c'est une des caractéristiques des munis Ils ont la chair de poule en entendant ce genre de choses. Puis, euh, le cheikh, il, il mentionne ensuite, il dit, « <t 'an> c'est à dire euh, leur peau et eh bien ils ont des comme des frissons c'est comme s'ils ont des frissons et leur peau ont des chairs de poule à ce moment là en entendant ça ça c'est la description des croyants ensuite euh, le chef continue à où il mentionne la suite du verset il a dé là ce qui signifie Puis ensuite, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Et euh, ici, le cheikh, il dit à ce sujet-là, lima yarjuna, wa yuam miluna, min rahmatihi, walutfihi, fahoum mukha lifuna, lihayirihim min al-kufar min wudu. Donc le cheikh, il dit, euh, leur, euh, leur cœur s'apaise ainsi que leur peau. Euh, il dit, c'est par rapport à ce qu'ils espèrent, ce qu'ils ont comme espoir de la miséricorde d'Allah et, et de sa douceur donc ils sont en, ils sont en opposition avec ceux d'entre eux qui les, qui les contredisent parmi les couffards plus, sur plusieurs points de vue et là le sheikh l'imam Boukhazir il mentionne des points de distinction et d'opposition entre les gens du Coran et les gens euh, parmi les Koufars qui, eux, au contraire, préfèrent plutôt la musique hein, ou euh, les, les, les, les choses de ce genre, les, la poésie, la musique, et on peut dire ça aujourd'hui de tout ce qui a rapport avec ces, ces genres de distraction et avec les gens. Donc, euh, comme je disais, l'imam Tukhazir a mentionné maintenant des, des, des différences, des, des oppositions qui existent entre les gens du Coran et les gens de la musique donc les gens qui écoutent de la musique les gens qui ils distinguent les koufar et les croyants parmi euh, leurs leur approche ou leur attitude vis-à-vis -vis du Coran et donc le cheikh il, il mentionne il dit ahaduhā huwa wa Min qaynat. Donc le premier point que le Cheikh il mentionne, c'est que ce que les croyants entendent, c'est la récitation des versets du Coran, tandis que ceux-là, c'est-à-dire les autres, les koufars, eux, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est entendre les chansons hein, et les vers, les vers de poésie qui sont récités avec des, euh, des mélodies. Ah, des choses de ce genre et avec les instruments de musique. Ensuite, le point numéro 2 le cheikh il dit comme distinction, Donc le Sheikh il dit que les croyants, lorsqu'on leur récite les versets d'ar-Rahman c'est-à-dire les versets d'Allah et eh bien ils tombent prosternés en pleurant avec, avec, avec des, une bonne manière et avec de la crainte et avec l'espoir et l'amour euh, et aussi également avec de la compréhension et de la science euh, comme Allah le dit dans un autre verset dans Sourate Al-Anfal. الذين كما قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا عليهم زادتهم وعلى يقيمون المؤمنون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Comment sont les croyants par rapport au rappel d'Allah, et c'est les versets 2 et 3 dans surat Al-Anfal qui signifie les croyants sont uniquement, uniquement ceux dont lorsqu'on mentionne euh, le rappel d'Allah, leur cœur frémissent. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salade et qui donnent et, ou qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon et une noble subsistance. Donc ça c'est un exemple et il mentionne également le verset 73 dans surat Al-Furqad dans lequel Allah dit « qalat wa qalat ala walladhina idha بآيات bi ayati walladhina idha dhukru bi ayati rabbihim lam a al le verset qu'on a dit, c'est le verset 73, qui signifie et qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Ça c'est, ça c'est un, un verset qui est intéressant aussi, parce que quand ils entendent les versets d'Allah splendide, ils ne deviennent pas sourds ou aveugles d'un seul coup, tout à coup, hein. Comme c'est le cas par exemple des fois pour Euh, certaines personnes, lorsqu'ils entendent des versets, tout d'un coup, ils deviennent sourds et aveugles. Ils veulent pas les entendre hein, et ne veulent pas les voir. Et puis, euh, allez, on peut on peut retourner même euh, au tafsir de ce verset là dans sourate al-Furqan. Qu'est-ce que ça dit? Hum, nem. Ők, akik a Rendőrük által ígérte والاهتداء بها لم يخروا عليها سما وعميانا أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والسمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعلهم من لم يؤمن بها ولم يصدق وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا به بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يعني, يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها نعم donc le cheikh il lorsqu'ils rap, rap, euh, lorsqu lorsqu sont rappelés des versets de, de leur seigneur euh, يعني les versets que Allah subhanahu wa et il leur ordonne de suivre sa guide, de prendre leur guidance de ces versets-là, ils ne deviennent pas subitement aveugles, euh, sourds et aveugles. Euh, et donc, ils ne les prennent pas dans... Euh, ils ne les acceptent pas, ou ils ne les approchent pas en s'en détournant, ou en devenant sourds, en refusant de les écouter, ou en détournant leur cœur de les... De les euh, il de méditer sur leur signification, il de y de, de les observer. Donc là il y a le, le il y a une panne d'électricité, donc on est obligé d'attendre. à partir de, on reprend Inch'Allah à partir de l'endroit où on s'était arrêté, avant la panne de courant, donc je suis désolé pour ça, il y a un essai c'est hors de, de notre contrôle, il y a donc, pour revenir euh, là où on était, euh, on expliquait le verset 80, euh, 73 pardon dans Sura Al-Faqih juste en, euh, par rapport à celui que l'imam Kathir avait mentionné euh, dans le tafsir euh, lorsqu'il explique le verset euh, On est en train d'expliquer le verset 23. Donc euh, il dit, euh, donc on disait que la personne, donc elle se détourne pas, elle se détourne pas de ce que Allah a dit. Elle, elle laisse son, son attention hein, sur le sur le verset et elle devient pas sourde et aveugle lorsque elle entend les versets d'Allah. Elle y croit. Hein? Et elle n'agit pas comme le font les gens qui ne croient pas en ces versets. Et également il dit وَإِنَّمَا حَالُهُمْ Euh, lorsqu'ils entendent le Coran, c'est uniquement d'agir de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le verset les, ceux qui ont cru, ça c'est en sourate asch Ceux qui ont cru en nos versets euh, lorsqu'ils lorsqu en sont rappelés, c'est leur, leur, euh, leur attitude c'est uniquement de se, de tomber prosterné en, en faisant en mentionnant les louanges de leur Seigneur et ils ne semblent pas d'orgueil ilayha wal Donc, ils acceptent ces versets, ils les, il les prennent avec acceptation et en sentant qu'ils ont un besoin, qu'ils sont indigents de ces versets-là et ils s'y soumettent entièrement et complètement. Il dit inda سامعه وقلوبا واعيه فيزداد بها ويتم بها وتحدث لهم نشاطا Donc lorsqu'ils les entendent ces versets-là, elle trouvent chez eux des oreilles qui sont attentives et qui écoutent et des cœurs également qui sont attentifs et des cœurs qui euh, acceptent et qui prennent euh, qu'est-ce qui est mentionné et donc leur leur, leur foi augmente lorsqu'ils entendent les versets d'Allah et euh, on, on voit que leur certitude et leur conviction euh, augmentent également et ça les motive encore plus ils deviennent encore plus motivés et ils se réjouissent et ils sont remplis de joie euh, par qu'est-ce qui est révélé et mentionné dans les paroles d'Allah euh, donc Ce, à propos de ces versets. Donc pour continuer, qu'est-ce que l'Imam Ibn Kathir mentionne euh, au sujet donc de, des distinctions entre les croyants et euh, les autres qui, lorsqu'ils entendent la, la, la révélation d'Allah Subhanahu wa ils n'y prêtent pas attention et euh, ils préfèrent donc euh, l'écoute de la musique, l'écoute des, des distractions. Puis, euh, il dit également comme euh, deuxième point on avait expliqué je pense le deuxième point parce est... Okay, on est rendu ici donc euh, ensuite il mentionne un autre verset euh, il a mentionné ce verset là ensuite il dit « L'am yakounu anda sama'iha mutasharilina lahina anha bal musrina ilayha fahimina basirina bima'aniha Donc, euh, yani, lorsqu'ils entendent les versets d'Allah, ils ne se laissent pas distraire par autre chose, ou se, ils ne se laissent pas préoccuper par autre chose que ces versets-là. Et ils y portent euh, l'oreille, ils y portent l'oreille et ils écoutent attentivement. Et ils, ils comprennent ce qui leur est euh, mentionné dans ces versets Et ils, et ils comprennent la, les, la signification de ces versets Et c'est pour cette raison-là qu'ils les appliquent Ils les appliquent et ils agissent selon ce qui est mentionné dans les versets Et ils se prosternent de, à l'entente de ces versets-là Et il se postère avec science et avec connaissance, et non avec ignorance, ou uniquement en suivant les autres. Donc ça, c'est la deuxième différence qui existe entre les croyants et les non-croyants, par rapport au Coran et au rappel. Et le troisième point que l'Imam Boukassir mentionne, il dit, « Al-Thalith, annahum al-adab كما كان الصحابه عند سماعهم كلام الله من تلاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم ذكر الله لم يكونوا يتصاخر, يت, يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم دونك الشيخ الذيكه ils ont une, des bonnes manières. Ils agissent d'une manière qui est, qui est bonne lorsqu'ils entendent yani le Coran, de la même manière que le, que le faisaient les Sahaba. Lorsqu'ils entendaient la parole d'Allah qui était récitée par le messager d'Allah, leur peau euh, frémissait et ils avaient des, des, de la chair de poule en, à l'entente euh, du Coran. Puis leur cœur était apaisé par le rappel d'Allah. Et il ne faisait pas des cris et il ne se forçait pas à réagir d'une certaine façon. Lorsqu'ils euh, yani lorsqu'il lorsqu les entendaient lorsqu'il entendait, il ne se forçait pas à euh, yani exagérer d'une façon qui, qui de contraire à qu ce qu'il ressentent Yani il euh, ne yani faisait pas ce genre de réaction. Et il dit ya ma ma la yalhaghuhum ahad fi donc il dit et il l'écoute du quran une fermeté une paix une tranquillité une une, une une bonne conduite et une crainte que personne ne peut égaler hein dans dans laquelle personne ne peut les les, les égaler ou arriver au même degré grecque et il dit fazu bil c'est pour cette raison qu'ils ont eu la réussite de la, de la glorification de leur seigneur le très haut dans cette dunya et dans l'au-delà ensuite il dit ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قال هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهب عقولهم والغشيان عليهم وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان Donc Ma'amar, euh, il a mentionné que Qatada a récité le verset minhu, donc les peaux, des, euh, leurs peaux frémissent lorsqu'ils entendent hein, la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit lorsqu'ils entendent les, les versets d'Allah minhu a lalini rabbahum Thumma talinu joloduhum Puis, leur, leur peau et leur cœur s'apaisent à la mention d'Allah Ou au rappel d'Allah Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ici Donc, Qatada, après avoir mentionné ce verset-là, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset Il décrit ses serviteurs rapprochés Les awliya d'Allah Et il décrit Comment leur peau frémissent, Et comment ils ont la chair de poule Et comment leurs yeux pleurent Hein, comme leurs yeux pleurent, et comment leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. Et il ne les a pas décrits en mentionnant qu'ils perdent la raison, ou ils tombent sans connaissance, euh, ou bien euh, des choses de ce genre. Comme on l'entend chez euh, les gens de Bidra. Et il dit que ça, ça vient plutôt du shaitan. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on entend de la part des soufis qu'ils disent que lorsqu'ils entendent le Coran ils commencent à perdre, à perdre la raison puis ils perdent connaissance ils tombent ou bien ils, euh, ils crient ou des choses comme ça donc le shaykh dit ça c'est l'imam il dit ça c'est uniquement chez les gens de la bid'ah et ça vient du shaitan. et il dit euh, également l'imam Ibn Kassir, il dit waqa la suddiq ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله الله. Donc ensuite, euh, la suite du, il dit à, à propos de la suite du verset, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Il dit, c'est-à-dire à, à la promesse d'Allah, à la promesse d'Allah. Lorsqu'ils entendent la promesse d'Allah, leur cœur s'apaise. Puis euh, ensuite il mentionne et ذلك هو الله يهدي به من يشاء ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده اي donc eh, il dit voici la, la, la guidance d'Allah par laquelle il guide qui il veut de ses serviteurs euh nah, ici je pense que il dit de ses serviteurs mais je pense que dans le verset en question, il n'y a pas la mention de « min'ibadihi » donc ça c'est probablement un, un ajout ici ou bien non c'est ça, parce que dans le verset il n'y a pas « min'ibadihi » bon, après il dit donc il explique ça en disant « fa'hadis Allah. donc ça c'est la description qu'est-ce qu'on a mentionné dans le verset 23 c'est la description des, de ceux que Allah a guidés c'est comme ça qu'ils sont donc si on n'a pas ces caractéristiques là il faut travailler sur notre foi il faut travailler sur notre iman hein, en faisant des bonnes œuvres et en s'écartant de ce que Allah a interdit et en faisant euh, et en y plus de récitation du Coran et en réfléchissant sur ses significations et en essayant de comprendre ces significations-là, euh, si on a de la difficulté à comprendre en lisant le tafsir, hein, et ainsi de suite. Et, euh, et donc ça, c'est des exemples de description des gens qui euh, des gens qui ont été guidés par Allah Et il dit, donc celui qui est autre que, selon la, euh, Celui qui est autre, Hein, qui est différent, qui ne, qui ne respecte pas la description que Allah a donnée, ici, euh, de celui qui yani, a cette description-là, donc celui qui n'entre pas dans cette description, il fait partie hein, de, de, de ceux que Allah a égarés. Celui qui est contraire à cette description, il fait partie de ceux qui, que Allah a égarés, et celui que Allah égare, il n'y a pas de guide pour lui. » Donc, ça c'est pour dire que celui qui n'a pas ces descriptions-là, ou qui est contraire à ces descriptions-là, il, il doit chercher à corriger cette situation-là. Donc, on revient maintenant au tafsir de l'imam Sa'adi, maintenant. Et on va lire euh, donc, la suite du tafsir des autres versets qui suivent. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ي ي ي ي ي ي ي ي ي ta'ala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 Donc on va essayer de lire ce euh, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette part, dans ces parties, dans ces versets, dans le tafsir de Sheikh Sa'di. Qu'est-ce que Sheikh Sa'adi a expliqué à ce sujet là? Donc il dit ici à partir du verset 24 à 26 ce qui signifie verset 24 Est-ce que celui qui au jour de la résurrection sera protégé ce, Est-ce que, est -ce que, est -ce que celui qui au jour de la résurrection se sera protégé le visage contre le pire châtiment et, et l'on dira aux injustes « Goûtez à ce, que vous, à ce que vous avez acquis. Donc je, je relis parce que j'ai mal, mal lu la première fois. Est-ce que celui qui au jour de la résurrection sera protégé le visage Ce sera protégé le visage contre le père châtiment ?» Et l'on dira aux injustes Goûtez à ce que vous avez acquis. Non, Donc euh, يستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصل لدار كرامته ومن كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم اليوم القيامة فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه فهو يتقي فيه سوء العذاب لانه قد غلت يداه ورجلاه وقيل للظالمين انفسهم بالكفر والمعاصي توبيخا وتقريرا وتقريعا ذوقوا ما كنتم تكسبون يعني سويون دونك et l'on dira aux injustes doutez à ce que vous avez acquis donc le cheikh il explique ici il dit, est-ce qu'on est qu peut comparer ces deux personnes ces deux, ces deux personnes ce, ce, ces deux catégories celui que Allah a guidé et celui à qui Allah subhanahu wa lui a donné le succès de suivre le droit chemin qui ramène à la demeure de sa, de, de sa générosité et de sa noblesse ou celui qui euh, est-ce qu'on peut comparer celui-là avec celui qui Et dans l'égarement et qui persiste dans son opposition euh, et dans sa transgression hein, et dans son rejet de la vérité jusqu'à ce qu'il arrive au jour de la résurrection et puis on lui amène le, châti, le grand châtiment hein, et euh, il yani, euh, il dit le Cheikh <es> il dit Wa adnachein minal adabirfi fahu ya taki fihi su al azabinnahu kadrullahu, donc il dit Il essaie de se protéger du châtiment par son visage, qui est le plus noble des membres du corps. Hein, le visage c'est l'endroit le plus noble, et c'est la, la, la, la chose la plus proche qui est affectée par le châtiment. Et donc, il essaie de se protéger du châtiment, ou du mal de ce châtiment, par son visage. Parce que ses deux mains sont attachées, et ses deux pieds sont attachés. Et on dit aux injustes, hein, goûtez à ce, qui, à ce que vous avez acquis. Donc, il essaie de se protéger par son visage, parce qu'il est attaché par les mains et par les pieds. Il ne peut, peut pas se protéger le visage par ses mains. Et euh, il dit ensuite <t 'an> Et on dit aux injustes hein, On dit à eux-mêmes À cause de leur mécréance, de leur péché Et on les blâme hein, on, les, on les blâme de, de, de cette façon-là En leur disant Goûtez hein, à ce que vous avez acquis min qablihim Fa min haythu la Euh, le verset suivant :« Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers. Le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Euh, » Le shaykh il explique à ce sujet-là. Il dit :« كذب الذين من قبلهم من الأمم كما كذب هؤلاء فأتهم العذاب من حيث لا يشعرون جاءهم في غفلة أول نهار أو هم قائلون. » C'est-à-dire que ceux qui ont démenti avant eux, parmi les différentes nations qui ont traité euh, les prophètes de menteurs, et bien ceux-là, leur, leur châtiment leur est venu hein, de là où ils ne le pressentaient pas, c'est-à-dire il leur est venu dans un moment d'insouciance, soit au début du jour, ou alors qu'ils étaient en train de faire la sieste, lorsqu'ils étaient en train de se reposer. فأذاقهم الله الخزية في الحياة الدنيا فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزية في الحياة الدنيا فافتضحوا عند الله وعند خلقه ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب fa yusibuhum ma asaba ulaiha min donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie dans la suite Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente le châtiment de l'au-delà cependant est plus grand si seulement il savait hein si seulement il savait Donc, euh, le, le, le Cheikh al-Sa'adi, il explique ça, il dit que Allah leur a fait goûter, à cause de ce, ce qu'ils ont fait, à cause de leur, de leur rejet de la vérité, ils ont, il leur a fait goûter le châtiment de l'ignominie, de l'humiliation, dans la, la vie d'ici-bas, la vie de la dunya, Al-Khizi. Ils ont, ils ont été punis dans cette vie dici bas et ils ont donc été démasqués et dévoilés auprès de leur seigneur et auprès de la créature hein? ils ont été dévoilés devant Allah et devant la créature akhirati akbar et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore law si seulement ils savaient donc Que ces gens-là prennent garde, qu'ils prennent garde de, de ce jour où ils devront se tenir hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala avec leur, dé, leur, leur déni et leur rejet de la vérité. Et après avoir traité de mensonges et de menteurs la, la prophétie et les, et les messagers, ils seront frappés par ce qu'ils ont euh, et à y mériter comme châtiment. Et ils auront le châtiment qu'ils méritent ce jour-là donc ça c'est des rappels que Allah nous fait pour les nations qui ont rejeté la, la, la foi en les messagers et la foi en les, les prophètes qui ont renié leurs prophètes et qui les ont traités de menteurs et qui ont rejeté la foi en Allah que Allah les prenne par un châtiment alors qu'ils ne s'en attendent pas et donc regardez qu'est-ce qui se passe à chaque fois des différents désastres qui se produisent Et Allah subhanahu wa ta'ala châtie par ces, de, ces, de cette façon-là les peuples, hein, les différents peuples. Donc les, les gens, ils ne réalisent pas en fait, hein, des fois souvent c'est ce qui arrive à notre époque, à cause de, de la mécréance des gens qui est tellement profonde parfois, lorsqu'ils ont rejeté la foi en Allah subhanahu ta'ala, et qu'ils essaient d'interpréter tout euh, yani par la nature, ou par des euh, phénomènes, ou des catastrophe naturelle comme ils disent ils oublient hein, ou bien ils refusent d'accepter que c'est Allah qui, euh, qui a prédestiné et contrôle, qui contrôle tout dans l'univers, qui a tout prédestiné et donc c'est lui qui euh, punit par ces différents moyens là, ses serviteurs lorsqu'ils désobéissent ou lorsqu'ils refusent de croire en lui ou lorsqu'ils s'éloignent de la vérité Eh bien yani ça c'est des signes pour faire réfléchir les croyants. Hein. Et euh, l'autre jour justement, par rapport à un exemple de, qui a rapport à ça, je regardais un reportage sur euh, le tsunami qu'il y a eu au Japon euh, il n'y a pas longtemps et euh, comment des villages totales, toutes des villes au complet, hein, des, tota, des, des villages au complet ont totalement été détruits érasés, hein, et rasés, des, des maisons qui ont été complètement Euh, euh, détruite par le, le courant de, de l'eau et euh, du jour au lendemain comme ça donc c'est pour dire que il ne faut pas que les gens se sentent à l'abri en sécurité d'un châtiment lorsqu'ils vivent dans la désobéissance d'Allah et qu'ils se détournent du rappel d'Allah ensuite les versets 28 à 31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 innakumaytun waannahum maytun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun donc euh, le verset les versets en question ça commence ici par euh, ce que Allah euh, dit dans la traduction de, qui, de la signification euh, le verset 28 un coran en langue arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك لعلهم يتذكرون عندما نوضح لهم الحق فيعملون ويعلمون فيعلمون ويع... ويعملون دونك le, le cheikh Hassan explique que Allah nous donne dans ce Coran toutes sortes d'exemples et de paraboles, hein? Des, des exemples et des paraboles dans lesquels il y a les meilleures, euh, les meilleures leçons. Il compare, par exemple, il donne des paraboles et des, des exemples euh, pour les, par rapport aux gens du mal, qu'est-ce qui leur arrive et les gens du bien et il nous, donne, il nous donne des comparaisons et des exemples euh, par rapport au tawhid et par rapport au shirk et il nous donne toutes ces exemples-là pour nous rapprocher des réalités des choses et pour nous faire comprendre la sagesse et la sagesse de, dans ça c'est le fait la sagesse dans le, pourquoi Allah nous mentionne ces exemples-là et ces paraboles c'est pour qu'on puisse se souvenir pour qu'on puisse se rappeler et pour que la vérité nous soit clarifiée Euh, pour qu'on puisse la connaître Et pour qu'on puisse agir Selon ce qui est euh, mentionné dans ces, dans ces versets là Et le verset donc 28 C'est ça le verset 27 Que j'avais sauté en, La traduction en français Nous avons dans ce coran cité Pour les gens des exemples de toutes sortes Afin qu'ils se souviennent Et le verset 28 Un coran en langue arabe Dénu, dénué de toute tortueosité, hein, <coughs> de toute difficulté, de toute complication, afin qu'il soit pieux. Donc, le, le verset 28, le sheikh, il dit, « Kur'an arabien, ghaïra zi'iwajin, ja'alnahu Coran arabien, wadih al alfad, sahlu al ma'ani, khususan al al arab, ghaïra zi'iwajin, laisa fihi khalal, ولا نقص بوجه من الودوه لا في ألفاظه ولا في معانيه وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما نعم نعم لذلك الشيخ يقول أنه هذا القرآن Il explique le verset 28 qui dit que le Coran, c'est un Coran qui est arabe, un Coran en langue arabe. Donc, il dit, c'est-à-dire qu'Allah, il dit, nous l'avons fait, un Coran en arabe, dont les termes sont clairs, et dont la signification est simple et facile à comprendre, en particulier pour les arabes. « c'est-à-dire qu'il ne, qui ne contient pas de tortuosité ou de difficulté, c'est-à-dire il n'y a, a aucun défaut dedans, aucune imperfection, hein, peu importe de, de quel, de quel, sur quel point de vue, il n'y a aucun défaut, aucune imperfection, ni dans ses mots, ni dans, ses, ni dans sa signification, ni dans ses lettres, et ça, ça implique qu'il il est complète, parfaitement équilibré et balancé, est droit dans sa droiture c'est un Coran arabe et ça c'est une réponse à ceux qui euh, parfois essaient de faire le tafsir du Coran en se basant sur la signification de la traduction et la traduction c'est pas euh, la même chose que le Coran et donc si tu te bases sur, le <coughs> sur la traduction pour, pour, te, pour essayer d'interpréter le Coran Tu, tu te trompes, hein, tu fais une erreur parce que la traduction, c'est la traduction d'une interprétation déjà, donc si tu te bases sur l'interprétation et la traduction de cette interprétation là, pour l'interpréter encore tu risques de faire des erreurs c'est pour ça qu'il faut retourner à l'origine, au Coran qui est en arabe, puisque c'est le Coran puisque c'est en arabe qu'il est, le Coran à l'origine et à la base, hein. Et la traduction du Coran, ce n'est pas le Coran. La traduction du Coran, c'est la traduction de l'interprétation du Coran. La, la, la traduction de la signification, d'une interprétation du Coran. C'est comme si on prenait le tafsir puis on le traduisait dans une langue. D'accord On ne traduit pas tout les, toutes les interprétations possibles d'un verset. On traduit uniquement une interprétation possible. Et c'est pour ça que parfois un verset il est traduit d'une façon alors que lorsqu'on lit le texte de ce verset-là on, on réalise qu'il y a beaucoup d'autres euh, interprétations possibles qui ont un sens qui est correct et qui est bon et qui est vrai et qui fait en sorte qu'on peut en tirer euh, beaucoup plus de profit que uniquement dans une seule interprétation hein. et sans parler des différentes récitations parfois qui euh, rajoutent à la signification et qui clarifie parfois la signification du verset donc c'est pour cette raison là que euh, il faut faire attention des fois il y a des gens qui se sont basés sur des, des traductions du Coran pour essayer de faire des interprétations ou pour être, essayer de faire des verdicts et qui ont euh, mal compris justement certains termes ou certains versets et je me rappelle un d'un exemple que quelqu'un m'avait mentionné une fois dans une traduction en anglais euh, il, avait traduit, il avait utilisé la traduction d'un terme par, par rapport aux herbes pour essayer de rendre halal par exemple certaines herbes qui sont utilisées comme drogue ou des choses comme ça il disait ça c'est la preuve que c'est permis parce que le terme est, est utilisé euh, dans le Coran donc lui il se base sur la traduction qui était euh, en, en anglais et il ne retourne pas à la signification du, du, du terme en arabe il ne retourne pas au tafsir de, de ce Coran en arabe pour comprendre de quoi il s'agissait réellement donc il, il s'est trompé à cause de ça Donc c'est pour dire que euh, le Coran c'est en arabe et même les récompenses de la récitation du Coran pour les lettres ce n'est pas la, la lecture de la traduction c'est la lecture du texte en arabe et donc on encourage en même temps les musulmans qui n'ont pas encore appris l'arabe, la, la, à, à apprendre l'arabe pour être capable de le lire correctement et pour avoir les récompenses donc de, de la lecture de ces lettres. Et aussi, euh, bien entendu, euh, de, de pouvoir euh, le lire en arabe, celui qui a de la difficulté à le lire, eh bien, il a le, le doute de la récompense de celui qui le lit avec facilité. Hein, le professeur Salam a mentionné que celui qui a de la difficulté à lire le Coran, eh bien il a le, le double de la récompense de celui qui le lit avec facilité. Donc ça, pour, en même temps, ça devrait nous encourager, si quelqu'un a de la difficulté, ça l'encourage à <coughs> réciter, même s'il a de la difficulté. Euh, ensuite, il dit « Hein, donc ça, on l'a expliqué. Ensuite, il mentionne un autre verset euh, qui mentionne justement le même sens que ce que ce qui est mentionné dans ce verset-là. Il lit le verset 1 dans Surat Al-Kaf « "Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire d'ambiguïté. Un livre d'une droiture parfaite hein donc ça ça vient hein, confirmer ce qui est mentionné dans ce verset là il dit la'allahum yattaqun quranan arabiyyan ghayr di'waj la'allahum yattaqun eh la'allahum yattaqun allah ta'ala haythu sahalana alayhim turuq altaqwa سهلنا سهلنا سخلنا عليهم أو سهلنا عليهم هنا بحيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم الذي ضرب الله فيه من كل مثال تزيع وكي تُسَأَّوَحَ لَالتَّقْوَى يعني للتقوَى الله la piété يعني للتقوَى دَالَ الله تزيع la piété وكي الله تزيع s'écarter de ce qu'Allah a interdit, du fait que qu'Allah nous a facilité les voies de la piété sur le plan de, de la connaissance et de la science, et sur le plan de la, la pratique également et de l'application, et c'est ainsi donc que c'est par ce un arabe qui est droit, qu'on arrive à atteindre cette piété-là. Euh, c'est le, le, le livre dans lequel Allah a donné toutes sortes de paraboles et d'exemples. Et parmi ces exemples, c'est l'exemple de, de ce qui vient dans le verset 29, qui vient à la suite. Euh, Cheikh, il, il explique le verset 29, dans lequel Allah dit ce qui signifie... Ce qui signifie Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés Ce, ce cœur-là à son sujet Et un autre homme appartenant à un seul homme Et un autre homme appartenant à un seul homme Sont-ils égaux en exemple Louange à Allah Mais la plupart d'entre eux ne savent pas Non. Donc c'est comme une parabole qui est donnée ici لشيخ سعدي إلزيل ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال ضرب الله مثلا رجلا أي عبدا فيه شركاء متشاكسون يعني فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن, حتى تمكن راحته بل هم متشاكسون متنازعون فيه كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الاخر غيره فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين le cheikh donne l'exemple il dit que Allah subhanahu wa nous donne l'exemple ici pour nous parler en fait du shirk et du tawhid c'est pour nous comparer l'état du shirk et de celui qui est sur le tawhid Et il dit que subhanahu wa ta'ala, il donne hein, une parabole. Il cite comme une parabole. Euh, yani, l'exemple d'un homme, un esclave. L'exemple d'un esclave. Et cet esclave, il appartient à plusieurs hommes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs associés qui sont partenaires dans, disons, yani, la, la... disons la propriété de cet esclave c'est-à-dire ils sont tous partenaires et ils se partagent cet esclave hein? donc ils ne sont pas d'accord entre eux ils sont nombreux ils ont cet esclave-là et ils ne sont pas d'accord entre eux sur aucune chose et sur aucun état et donc euh, c'est pas possible dans ce cas-là que cet esclave-là soit en repos Ils se disputent entre eux. Qu'est-ce que l'esclave doit faire Et chacun veut que l'esclave fasse quelque chose, alors que l'autre veut que l'esclave fasse quelque chose d'autre à ce moment-là. Alors, le cheikh il dit, « Alors, que pensez-vous que sera l'état de cet esclave avec ses partenaires qui le, qui, le, qui le possèdent et qui se disputent à son sujet ?» il donne l'exemple d'un un autre homme. Il dit un autre esclave, wa rajulan salaman li rajul ay lahu. Qad arafa maqsouda sayyidihi wa hasalat lahu Donc il dit un homme qui appartient à un seul homme un autre homme, un autre esclave qui appartient uniquement à un maître il a seulement un seul maître il n'y a, a pas des maîtres qui le partagent il a un seul maître et il connaît entièrement ce que, cette, ce, que ce maître là veut de lui alors il est en repos complet hein il a un repos complet c'est à dire que il arrive à se reposer Est-ce que ces deux exemples-là sont comparables Est-ce qu'ils sont égaux Est-ce que ces deux esclaves-là sont comparables Et le cheikh, il répond, il dit non, ils ne sont pas égaux. Et là maintenant, il va faire la comparaison avec le mouchik et celui qui est sur le tawhid par rapport à cet exemple. Il dit, فتراه لا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه والموحد قد الله من في il invoque celui-ci puis ensuite il invoque celui-là et donc, donc tu le vois il n'est jamais euh, il n'est jamais installé il n'est jamais ferme sur une chose il n'est jamais euh, instable sur une chose hein? il est toujours instable et son cœur n'est jamais en tranquillité et en paix hein? tandis que celui qui est sur le tauchyit et qui est sincère pour son Seigneur hein? Allah subhanahu wa l'a Libéré de tout autre partenaire autre que lui-même, il n'appartient que à Allah Subhanahu wa Taala et euh, par conséquent il est dans un repos complet et dans une tranquillité totale et parfaite, hein? parce qu'il n'a que Allah à servir, il n'a pas dix mètres ou plus. Hein? Ensuite. Naam, le sheik mentionne la suite du verset mathalan, alhamdulillahi ala min wa bal aktharuhum Donc le sheik est-ce que donc ils sont égaux ceux est-ce qu'on peut dire qu'ils sont comparables Sont-ils égaux un exemple Alhamdulillah, louange à Allah hein Louange à Allah d'avoir clarifié la vérité de ce qui est faux Et d'avoir orienté les gens qui sont dans l'ignorance les, les ignorants Mais la plupart d'entre eux ne savent pas La plupart d'entre eux ne savent pas Le verset ensuite, verset 30 Innaka mayyitun wa innahum أي كلكم لابد أن يموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد fahumul مُتَّ Donc le verset 30, dans lequel Allah dit: En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. C'est-à-dire vous allez tous mourir et ça c'est vous n'avez pas le choix. Et il mentionne un autre verset, le cher. il mentionne un autre verset, euh, dans lequel Allah a dit, nous n'avons jamais donné à un homme euh, la, la vie, une vie sans fin. C'est-à-dire que nous n'avons jamais fait un homme vivre éternellement. Est-ce que si toi tu meurs, est-ce que eux ils vont rester éternellement Est-ce qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils vont être en vie pour, pour l'éternité non tu vas mourir, c'est-à-dire le prophète hein, il va mourir et puis eux ensuite ils vont mourir aussi <coughs> et euh, ici il dit l'imam ibn Kathir <coughs> il dit à ce sujet-là قوله <coughs> إِنَّكَ عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته مع قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين دونك Euh, le Cheikh, il mentionne l'Imam Mukassir il dit que ce verset fait partie des versets que Abu Bakr Nasr anhu avait mentionné lors de la mort du Messager صلى الله عليه وسلم pour faire comprendre aux gens que le Prophète صلى الله عليه وسلم était réellement mort hein? avec également le verset 144 dans le sourate Al-Imran. Lorsque Allah a dit, et Mohamed n'est qu'un messager, il y a eu avant lui beaucoup de messagers également. Est-ce que s'il meurt ou s'il est tué, vous allez retourner sur vos pas hein? Et celui qui retourne sur ses talons, est-ce que vous allez retourner sur vos talons Et celui qui retourne sur ses talons, Allah, il, ne fait de, il ne fait nullement tort à Allah. Hein? Il ne fait aucun tort à Allah. Et Allah va certes récompenser les gens qui sont reconnaissants. Et l'imam Ibn Kathir il dit :« Wa ma'na al min al wa wa al ft belqi wa al Fatah llim, Faminin al Mosin al Mo oubeline alashin, al le Sheikh il explique que la signification de ce verset là c'est que vous allez quitter cette vie d'ici pas. et ça c'est certain il n'y a pas d'autres possibilités pour vous hein? et vous ne pouvez pas vous en échapper. Et vous allez être réunis devant Allah, dans la demeure de l'au-delà. Et vous allez disputer auprès de lui, hein, vous allez, allez disputer auprès de lui ce que vous aviez comme désaccord dans la vie d'ici-bas, au sujet du tawhid et du shirk. Et il va juger entre vous. Et il va juger par la vérité, hein. Et il va donner la victoire à la vérité. Et il est Al-Fattah, Al-Alim. parmi ses noms. Et il va sauver les croyants qui sont purs et sincères dans leur foi et dans leur tawhid. Ceux qui sont euh, sur le tawhid pur. Et il va châtier les mécréants, les négateurs, les associateurs, les moucherikines. Et les, les négateurs, ceux qui traitent de mensonges... Hein, ceux qui traitent de mensonges ثم إن هذه لا وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومه بينهم في الدار الاخره فانها شامله لكل المنازعين في الدنيا فانه تعاد عليهم الخصومه في الدار الاخره donc le cheikh verset même si son parle des croyants et des mécréants et qu'ils vont disputer euh, ce qu'ils disputaient entre eux euh, dans l'au-delà où ils vont répéter leur, leur dispute dans l'au-delà ou l'au-delà de la résurrection ça comprend en même temps également tout, toute personne qui dans la dounière disputait quelque chose en particulier il peu importe la chose euh, et on va Cette dispute va se reproduire dans l'au-delà et il rapporte à ce sujet-là des exemples de hadith et de paroles qui ont été rapportées sur la question qu'est-ce qui a été rapporté selon Azoubaïr lorsqu'il dit قَالَ C'est-à-dire puis vous allez y euh, en disputer. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Il a dit :« C'est-à-dire euh, Il a dit :« au message d'Allah oh, Est-ce qu'on va nous faire la La, la dispute, il a dit oui. Et Azoubée, le prophète Sansom a dit oui. Alors, Azoubé a dit, dans ce cas-là, l'affaire est sérieuse. L'affaire est grave. C'est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam euh, Ahmad euh, il mentionne que c'est une isnad qui est authentique. Euh, il dit, il, il, il mentionne également d'autres narrations à ce sujet-là. اذي وقال الزبير ثم ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم قال الزبير اي رسول الله أي نعم أي نعيم أي نعيم نسأل عنه وإنما يعني هما الاسودان التمر والماء قال أما ذلك سيكون اما إن ذلك سيكون le verset 8 dans surat le cas où Allah il dit que vous allez certes être questionné au jour de à ce jour-là, au jour de la résurrection au sujet des, des délices hein, des grâces que vous avez reçues et az a posé la question au messager d'Allah à, à, à propos de quels délices est-ce qu'on va être questionné et est-ce que c'est à propos des, des deux des deux nourritures comme euh, des deux choses qu'on a comme la l'aswadan il les appelle l'eau et, le, et les dates et il a dit oui cela va être si on va être questionné pour l'eau et les dates imaginez pour tout le reste qu'est-ce qu'on mange hein? et euh, il mentionne également d'autres euh, exemples il dit par exemple qu'est-ce qui est rapporté ici par at زي نوّب علماء عن الزبير بن العوام قال لما نزلت هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنكم ميتون ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب مع خواص الذنوب قال نعم لا يكرر عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه قال الزبير والله إن الأمر الشديد. Donc, euh, yani, idzibapoga, euh, yani Az Zubair ibn Al-Gawan di lorsque ce vers cela a été révélé sur le Messager d'Allah, sallallahu alaihi wasallam, yani, vont également, puis au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Azubehr a dit au oh, Messager d'Allah, est-ce euh, qu'on va nous faire répéter entre nous les, yani, ce, ce qu'on avait comme euh, yani, disputes entre nous et euh, comme péché et des choses de ce genre Et il a dit, oui, ça va tout être répété contre vous. Et donc il a, il a dit jusqu'à ce que chacun qui avait un droit euh, on lui remette le droit qu'il avait qu'il méritait celui qui euh, possédait un, un, un droit quelconque et qu'on l'a privé de ce droit-là eh bien jusqu'à ce qu'il soit rendu et donc Azubar a dit oh Allah, dans ce cas-là quelque chose de sévère et de grave hein? et, et, et euh, Il egy a une narration qui est Ahmad selon Uqba ibn Amir. Il قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخصمين يوم القيامة جاران. Ça Ahmad. رواه أحمد بإسناد حسن. Et Shakir que celui-là c'est Al-Haythami, il dit que c'est rapporté par Ahmad avec une chaîne authentique, il dit que ça signifie quoi euh, Il mentionne euh, que le messager d'Allah a dit que les, les premières personnes qui vont se disputer au jour de la résurrection, qui vont, qui vont disputer leurs dés leur dispute, leur désaccord ou leur conflit, euh, ce, sera, ce sera deux voisins, ce sera deux voisins, subhanallah. نعم، ذاك شيخ ذو قار ابن عباس إنكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الذي يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر. قال أبو العالية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يعني أهل القبلة أهل القبلة. قال ابن زيد يعني أهل الإسلام أهل الكفر وقد قديمنا أن الصحيح العموم والله أعلم. Donc ici il dit que Ibn Abbas a dit puis ensuite au jour de la résurrection vous vous disputerez auprès de votre Seigneur, c'est-à-dire que le véridique va disputer le menteur et l'opprimé va euh, disputer l'oppresseur et le guidé va disputer l'égarer. Et le faible va disputer le fort hein, le, l et l'orgueilleux. Et Abou l'Aliya a dit, puis au jour de la résurrection vous disputerez auprès de votre Seigneur, c'est-à-dire les gens de la tribula Et Ibn Zayd a dit, c'est-à-dire les gens de l'Islam et les gens du Kouf. Et l'imam Boukhazir, il dit que quest ce qui est plus correct par rapport à cette signification-là, c'est que c'est général. C'est général. Non, donc, euh, <coughs> ça c'est par rapport à ce que dit ici l'imam Nukasir. Et pour terminer avec, qu'est-ce que dit euh, <coughs> ensuite l'imam Sa'adi « Il dit « Fima tanaza, tanaza fihi, donc il dit pour expliquer la suite du verset puis au jour de la résurrection vous vous disputerez auprès de votre seigneur au sujet des choses dans lesquelles vous aviez des désaccords et Allah va juger entre vous par sa justice par son par son jugement qui est juste et il va récompenser chacun et rétribuer celui qui, euh, celui qui mérite d'être récompensé, il va être récompensé celui qui mérite, mérite d'être puni sera puni selon ce qu'il a fait et il mentionne le verset dans lequel Allah a dit dans surah al-mujadala euh, à dire Allah a dit Allah l'a noté et l'a enregistré à leur sujet, tandis que eux l'ont oublié <rire> hein, donc ça c'est qu'est-ce qu'on peut euh, mentionner comme explication par rapport à ces versets-là dans les paroles de l'imam Sa'adi et les paroles de l'imam Moukassir, donc on va s'arrêter euh, pour quelques instants incha'Allah euh, donc ici c'est la prière de Asr, on va s'arrêter puis on va reprendre Euh, disons dans dans 30 minutes inchallah on va reprendre faire la suite de, de, de, de, de, du tafsir inchallah donc wa euh, je vais laisser la salle ouverte quand même hein, même si Je ne vais pas être là Je vais laisser la salle ouverte à l'attendant, Et puis euh, on reprendra euh, Tout à l'heure quand, quand je vais revenir Barakallahu alaykum Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakallahu